ابن رحمه الله وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوى وسوا وسواء وعدا وحاشا تخيل فالمستثنى ينصب المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء جاز فيه البدل وجاز فيه النصب على الاستثناء نحو ما قام القوم إلا زيد أو إلا زيدا بكار D'accord. Très bien. Donc Al-Issisna, euh, c'est l'exception. Lorsqu'on va excepter quelque chose <coughs> hein, par rapport à une autre. Euh, on opère l'Istiisna par illa. Et c'est semblable. Il la c'est le harf harf al-bad. Il la et c'est semblable. C'est semblable ici que ghirou wa siwa avec ses variantes siwa ou souwa ou sawa, wa ada wa hasha. Très bien. Peut-être aussi il y a hela. D'accord. On va voir. On va donc s'y arrêter inshaAllah. Il a dit: "Najah al-tulab illa Zaydan." <média> les étudiants ont réussi sauf Zaid les étudiants ont réussi sauf Molfa <coughs> <t 'es> euh, très bien donc euh, ce qui vient après l'outil de l'isthna après l'outil de l'isthna après l'outil de l'exception diffère de ce qui vient avant c'est à dire ce qui vient après l'outil il a un chukm il est et ce qui vient avant Il a un autre chukun, c'est-à-dire nazahat tollabu illa zaidan. Tullab ils ont réussi, il la zaidan, il a un autre kha qui est l'échec. Allah lorsqu'il dit dans asr. ananu. C'est-à-dire l'insan, les hommes, l'humanité, elle est en train de perdre. Sauf hein, les croyants. Les croyants qui ont quoi Sauf ceux qui ont cru et qui ont œuvré hein, et qui ont fait bil bilhaq wa attawassi bil sabr. Ceux qui ont ces quatre qualités sont exceptés de la permission et de la perte. Hein. Ils sont exceptés. Amanou, les gens de science, ils disent c'est l'hylm. Wa amilou, amilou bihada l'hylm. Watawassou bilhaqidah ou ilahada ilm Très bien, donc là, ces gens Qui viennent après là, ils ont un chukm Qui est, qu'ils sont des gagnants Et les autres qui sont avant Ils ont un chukm Qui est la perte Que sont des perdants Très bien Al le La parole complète est celle où al-mustasna minhu est mentionnée. Hein? Est mentionnée. Et al-kalam al-naqis est celui où al-mustasna minhu n'est pas dit. Hein? On s'en dit ma ra'yto ou ma hadara min at-tullabi ou bien hadara at-tullabu illa zaydan. C'est un kalam timbre. Et lorsqu'on va dire ma hadara illa zaidun ça c'est un كلام ناقص hein mm. ça c'est un كلام qui analyser comment un كلام qui est c'est-à-dire le c'est-à-dire la base on ne la connaît pas est-ce que ce sont des طلاب ou est-ce que ce sont des ins hein? ou bien est-ce que ce sont des marocains ou bien des africains ou des gambiens ou des camerounais ou des on ne sait pas très bien donc là euh Très bien. al kalem Atam, je répète cette partie, la parole complète est celle où Al-Mustathnamin est mentionné. Al-Mustathnamin, c'est comme lorsqu'on a dit Al-Kaoum, ça c'est al cest C'est-à-dire, c'est la base. Hein? Et puis, on va voir qu'est-ce qui a été accepté. Qu'est-ce qu'on accepte de là Et al-kalam nāqis, et celui où al-mustathnāmin n'est pas dit. al la base, n'est pas mentionnée. C'est le, euh, euh, le cas de donc aussi, c'est le cas de un nafi, la négation. C'est aussi le, le, le cas de de la négation, le cas de de, de la négation aussi. Maḥdara euh, que ce soit dans une phrase affirmative ou une phrase euh, qui est euh, qui est euh, donc comment on l'a dit une phrase qui est affirmative ou bien une phrase qui est négative d'accord donc il y a parce que l'auteur il a dit il a dit c'est à dire il est mentionné Hein? et Moujabhan c'est-à-dire qu'il n'y a pas une négation d'accord, il faut faire attention à ces deux critères parce qu'on aura besoin de cela tout à l'heure Moujabhan c'est la parole affirmée Mousbata, Moujab, une parole qui est affirmée qui n'est pas niée hein? qui n'est pas précédée de un nafi de la négation ou de An-Nahi qui est l'interdiction d'accord comme on va voir, exemple al illa al illa مستثنى منصوب وجوبا لأنما قبله كلام تام مثبت داكور فاشو كيس كاين قاعدة قال في القاعده ها كيس فالمستثنى ب ينصب إذا كان الكلام موجبا نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا داكور قام القوم إلا زي... قام القوم الا زيدا دونك ici كيس كيل قال فالمستثنى ب ينصب Ida kan el kalam moujaben na hu. Ila donie des exemples. Donc la kama illa zaydan. Zaydan se tan mustathna mensob wujuban. On n'a pas d'autre solution à appliquer sur zaydan. D'accord? Wujuban li mada. Pourquoi? Li anna ma kabla hu kalamun samul mousbaz. On n'a pas. Donc on a cité mousstathna menh, y al kaum. Et on n'a pas la négation. On a l'ifbaz. On a le cas de al isbet i nie pas le cas de Al-Nafi. Remarque, Al-Istifam, l'interrogation, a le même rôle que Al-Nafi. A le même rôle que Al-Nafi ou, ou que Al-Nahi. Tout cela, ça s'appelle un qui est, c'est-à-dire, rer mousbet. Il y a le kalam mousbet, une phrase affirmative ou déclarative ou affirmative. Hein, et il y a le, le, le, le kalamfi, qui, qui, qui n'est pas mousbet. Et rentre dans cela la négation hein, et l'interdiction et l'interrogation. Euh, donc la négation, un hein, et l'interdiction, un nehi, et euh, donc l'interrogation qui est à Exemple. <s> Exemple, <avec soi> ah, ⁇ Heliejoudou il-Karim ⁇ Heliejoudou il-Karimou ⁇ D'accord dans cette phrase Heliejoudou il-Karimou Al ici pourquoi on, on, on lui a donné un rafé parce que donc c'est pas un quelqu'un qui est c'est pas un quelqu'un qui est musbats d'accord d'accord est-ce que la générosité émane d'un autre que le noble d'accord euh, et lorsque Allah تبارك al dit Hal illa Hein? Donc là c'est c'est un istibham. C'est pourquoi y a Y'a-t-il d'autres rétributions pour la bienfaisance? Hein? Si ce n'est la bienfaisance. cest C'est-à-dire celui qui était en train d'œuvrer ici sur terre, ici-bas, il était en train d'œuvrer en des œuvres de piété. Hein? Il était en train de vivre une vie en respectant les lois d'Allah subhanahu wa taala. Est-ce qu'il y a une autre rétribution que donc que le paradis ah, yeah. donc, uh, Ça c'est une interrogation hein qui c'est-à-dire euh, oratoire hein bien rhétorique. Euh, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'autre il, il Est-ce qu'on rétribue quelqu'un euh, d'autre ainsi hein, sinon le mécrayon est-ce que quelqu'un d'autre que le mécrayon aura ce genre de châtiment al kafur d'accord donc ici donc, euh, il y a l'interrogation il y a donc l'interrogation c'est pourquoi al d'accord les harof euh, du alisithna sont en nombre de 8. après cette introduction on peut voir que Les de et les sont en nombre de, de 8. Et si on range siwa avec ses variantes, on obtient seulement 6. D'accord Si on range siwa avec ses variantes, parce qu'on dit soit siwa, ou bien souwa, ou bien, voix, ou bien hein Ce sont des variantes. On dit l'un ou l'autre terme, ça revient à la même chose. Ils sont donc en nombre de 6. Très bien. Quand la parole est niée par la négation, est niée, hein par la négation ou l'interdiction ou al quand la parole est niée il est permis de l'analyser comme un bedel, ou bien comme un istithna d'accord un exemple ma qama al-qaumu illa zaidun ou illa zaidan يجوز فيه الوجه ها ma qama al-qaumu illa zaidun donc ça dans ce cas c'est un بدل par rapport à ما قام القوم إلا زيد c'est un القوم و bien si on ما قام القوم إلا زيد c'est un استثناء c'est un استثناء. il sera amélié comme il et si il sera مرفوع ce sera un parce que ça ressemble par بدل, hein, من l'quam ما قام القوم إلا حرف استثناء زيد بدل من القوم بدل بعض من كل زيد القوم بدل بعض من كل تبعه في رفعه وإذا قلنا si on إلا زيدا زيدا مستثنا منصوب جوازا فصو البدل جوازا على الاستثناء زيدا Euh... استثناء منصوب دكا او المستثنى المنصوب مستثنى المستثنى والمستثنى منها المستثنى منه هو القوم ها اي المستثنى سكونا اكسبتي سي زيد اسم سي زيد منصوب كون لا بارول اي ان كومبليت سديغ دون لو أو او المستثنى منه ني طامونسيون ني با سيتي ها Al-Mustathna, lui, il reçoit Al-Iraab selon ce qui le précède parmi les Awamil, parmi les agents. Hein? Ça c'est donc quand la parole est incomplète, c'est-à-dire que Al-Mustathna, n'est pas mentionné. On appelle cela Al-Istithna Mufarragh. Puisque, puisque tel Aamil, tel agent, hein, se charge de l'action et rend Al-Istithna inactif d'accord, et rend, elle s'y inactif. On va, euh, voir cela avec euh, les exemples. Lorsqu'on va dire, ma qama illa zaidun ma qama illa zaidun seul zeid s'est levé. Ou bien lorsqu'on va dire, ma darabtu illa zaidan ou, euh, je n'ai frappé que zeid. Ou bien, ma <mère> marar tu illa bi zeidin. je n'ai passé qu'à côté de zeid. Donc, dans ces exemples, كَسْكِ يَفِي لَاكْشِنْ سُرْ زيد سُنِي قَلْ ها قام ها ما قام إلا ها ما دربت زَيْدًا عمل فيه هو الفعل ها هذا الفعل يعمل هذا العمل ها ما مررت إلا الخفض الجر même si on a employé, il a, euh, il n'a pas donc, euh, agi, donc c'est Il a été vidé de son action. Il a été vidé de son action. Très bien. Euh, il a dit aussi Il a dit, euh, il y n'a d'autres مخفوض, بسوا وسوا وسوا وغير. ا غاغل قد يتخ مفروض قد مجرور مستثنى بسوى وسوى وسواء وغير تصفيص ها دونك اوننا سلا دونك اله مجرور ها والمستثنى بخلا وعدا وحاشا y يجوز نصبه وجره يجوز فيه النصب والجر نحو دكاور Nahu qamal qawmu khala zaidan Ou khala zaidin Wa qamal qawmu Ada amran Wa ada amrin Wa qamal qawmu Hacha bakran wa bakrin D'accord Donc là on a ces deux cas Qui sont des cas clairs Al-Mustafna przeszedli de Ghair Ou bien de Siwa Avec ses variantes Telles que Suwa et Sawa'in Qui sont souwa et euh, ce sont des lourrettes, on les appelle des, des variantes, en, en arabe on dit lourrettes, c'est-à-dire c'est une variante. Donc là c'est une variante, euh, donc al euh, Mustasna précédé de rire et de siwa, a un seul jugement, a un, une seule règle, un seul choukm, c'est qu'il est majrour. Hmm? ce qui est, qu est majrour hein Ghyru et siwa prennent le hukm de al mustathna hein qui vient après illa c'est-à-dire wujub an-nasb al istithna' ba'da al tam al muzab d'accord c'est-à-dire lorsqu'on a un kalam qui est tam et qui est affirmatif hein moujab hein il est obligatoire d'appliquer quoi un nasb L'obligation de un en raison de l'exception, après une parole achevée et affirmative. Euh, ça, c'est le premier cas. jawaz petit b. jawaz Jawaz al al-Kalam La permission d'opter pour un pour l'exception, ou pour al-Badal après une parole achevée, mais qui est niée. Mais qui est niée. Exemple. Ma kama gayr zajdin. Ma kama al kaumu gayr Ma kama gayr zajdin. Ma kama al kaumu gayr zajdin. A o gayr zajdin. A o gayr D'accord? Les arabes se sont exprimés ainsi. Et les grammairiens sont venus décrire et analyser cette parole, ils ont remarqué que ces termes, hein, euh, qui vont suivre, hacha, khala, sont susceptibles de deux types de statuts, Les grammairiens, ils ont dit, euh, ils ont dit que donc ces, ces termes sont soit des huroufs de al-jar, des huroufs de al-jar. Ces termes qui sont hacha, khala. Et ce qui vient après, są donc majrur. C'est un ism majrur. Kama l-qawmu khala zaidin. al bakrin. amrin. Donc, ils ont dit c'est un harf jar Ils ont analysé comme ça. Ils ont dit bakrin. Ou amrin. Donc là, le terme qui vient après, c'est un terme qui est en position de al mais ça n'empêche pas qu'il implique l'idée de l'exception, qu'on a accepté ici Zayd euh, ou Bakr ou Amr et ils ont analysé aussi que ce sont des fl madiya dont al-fa'il est omis ils ont dit c'est des fl madia dont al-fa'il il est omis obligatoirement ils ont dit qawmu ايل <سؤال> زون اناليزي كوم دي خلا فيل ماد مساعله مستتر وجوبا تقديره هو ها يعود على المستثنى يعود على المستثنى خلا زيد مفعول به منصوب ها خلا زيدا مفعول به منصوب خلا والفاعل ايل اومي ها مستتر وجوبا تقديره هو خلا هو ها زيدا الى ايل دي Il est Ma Man. Très bien nous, on, on va prendre ces choses euh, comme ça, euh, même si ce chapitre il me paraît un peu euh, un tout petit peu donc, euh, compliqué, n'est-ce pas? Hein? Parmi les outils de llyciNA, peut-être qu'on va revoir cela avec les exercices, ça va se, se clarifier. Parmi les outils de l'Ussitna, il, y euh, il y a ce qui est un harf, comme « illa ». Il y a ce qui est un ism, comme « siwa » et « et Isawa » et « souwa » pour les, donc les variantes de, de « siwa ». Donc, euh, ce qui est ism, c'est « ghaïr » et « siwa », avec ces variantes qui est souwa » et « sawa. Et ce qui est harf et fi'l comme « hacha »,« ada » et « khala ». Ils sont considérés « comme on a vu tout à l'heure comme des, ح... des حurufs, ou bien comme un fiel dont le fa'il il est omi dont le fa'il il est omi hachar <Hein>? <hacha> euh, ou ada ou khala cependant les grammairiens disent aussi si ces derniers ces trois derniers s'ils sont reliés à ma na, un nasb s'impose un nasb s'impose dans ce cas car ce sont nécessairement des afailes dans cette situation, exemple قام القوم ماء خلا زيدن ماء خلا زيدن ils ont dit euh, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va euh, donc si euh, sont reliés à moi, un nasib simple d'abord, ماء خلا زيدن d'accord, on ne peut pas dire ماء خلا زيدن ou ماء خلا زيدن قام القوم ماء خلا زيدن D'accord الناس bakran ma amran d'accord car ce sont nécessairement des FL, ils. ils sont considérés ici comme des FL, d'accord dans cette situation. Siwa et Sua et sont des variantes, sont des variantes, on les appelle lourdes, sont des variantes. C'est pas une langue dans le sens de une langue développée etc, mais une var dans le sens de, de variantes. Hein. De variantes. J'ai al siwa zejdin. J'ai al kaum siwa zejdin. A siwa Zaidin. Y a usuwa a. A usuwa a. A usuwa a. A usuwa a. A Ou a. A usuwa a. A usuwa C'est A usuwa A a. A A Donc, « sawa » est un mot qui a d'ailleurs le sens de l'équivalence. « Sawa » si on le prend, c'est euh, un mot qui a le sens de l'équivalence. On l'emploie autrement que dans, que dans les Ça Sawa » c'est un mot. C'est un mot qui a quoi Qui a le sens de l'équivalence. Lorsque Allah dit « Sawa » C'est-à-dire... Euh, c'est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas ils ont le même statut c'est-à-dire les gens qui, qui ne vont pas interagir avec l'avertissement <messant> d'accord et comme lorsqu'Allah a dit <messant> c'est-à-dire ils sont égaux ces deux cas hein? celui qui va Afficher sa parole ouvertement, ou bien celui qui va. Non, القول, celui qui va dire la parole en secret, ou bien celui qui va la, la dire publiquement, pour Allah c'est égal. Mm -hmm. euh, euh, euh, Allah, il, plaît, il nous entend. D'accord <rire> Celui qui, qui se cache dans la nuit pour, une, pour une, faire une chose, hein? et celui qui va faire la chose en plein jour Pour Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est égal. Tous ces cas sont égaux vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce pas comme les hommes. Hein? Si tu vas faire quelque chose donc, dans l'obscurité, ils ne vont pas te voir, par exemple. Ou bien si tu vas dire quelque chose très bas, ils ne vont pas entendre. Hein? Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Très bien, donc euh, peut-être qu'on va euh, nous arrêter ici sur les Cisnes, mais les Cisnes, je pense qu'ils méritent un tout petit peu, hein, une petite clarification avant qu'on qu qu continue, hein, une petite précision avant qu'on continue avec Beaboula. La prochaine fois, on va aborder Beaboula, mais juste avant, il faut un peu affiner ceux-là ce <coughs> par des, des, quelques, quelque chose qui va nous clarifier davantage ce verbe de al taala. Euh, mais avant cela, euh, juste une précision concernant le terme mubah sharatan qu'on avait évoqué la dernière fois. La dernière fois, on a dit que c'était un Tauquid, mais lorsque j'ai un peu cherché, j'ai trouvé que l'interprétation la plus proche c'est qu'il est un Darf, parce qu'il précise ou bien le, le lieu, ou bien il précise le temps. On dit on a Kumna بالدرس darsy mubasharatan ba'da salat. Ba'da salat y mubasharatan. بعد mubasharatan ba'da salat. Donc, là, c'est une précision concernant le ton. Ou bien, donc, sallay su al imam y mubasharatan. C'est-à-dire, juste derrière lui. Donc, ça précise avvar. Et donc, j'ai trouvé qu'il est interprété en tant que darf. En tant que darf comme euh, ils ont donné des exemples وقفت c'est c'est un exemple que j'ai donné la dernière fois et يبدا الدرس بعد الصلاه مباشره فورا hein c'est c'est-à-dire on peut le remplacer par fawran fawran indéian az-zaman d'accord et donc euh, parce que ce terme n'est pas ancien dans, donc donc euh, n'est pas C'est-à-dire, comme ça, mubasharatan. On a le verbe basara. On a le mubashara. D'accord? Mais on n'a pas, pas, on n'avait pas mubasharatan. Comme ça. C'est un terme qui est forgé nouvellement dans, dans la langue arabe. Mais il y avait des, des, des, des termes anciens. C'est à dire qu'ils sont proches de ces sens, tels que Fauran et tels que les Tzawi, c'est-à-dire je viens de, de, de, de venir. Euh, c'est-à-dire on vient d'arriver, on vient juste d'arriver ou bien donc euh, lorsqu'on dit aussi arriva c'est à dire juste après. عقيبة الصلاة لقيت فلان أو عقيبة الحدث الفلاني وقع كذا وكذا عقيبة حرب الخليج يعني كتب العلماء وبيّنوا Donc juste après tel événement, les savants ils ont écrit ou bien les savants ils ont clarifié par D'accord? Donc là ce sont des termes dans l'arabe qui précisent euh, Al-Zaman ou bien qui précisent Al-Makan, lorsqu'on dit euh, J'ai prié juste derrière un tel D'accord Donc là ça, ça exprime la proximité spatiale et donc c'est un Darf Makan euh, Wallahu A'lam Très bien, donc là on va prendre maintenant al avec une petite synthèse pour clarifier les cas de al istithna euh, D'après, je me suis basé sur l'explication cette fois de al euh, Il a d'abord défini le terme sur le plan linguistique. Il avait dit Al-Istifna min as sani wa huwa Ça, ça c'est sur le plan linguistique. Euh, ça vient de As-Sani Qui est synonyme de la jonction ou de l'addition. C'est-à-dire que la chose n'est pas dans un même sens, mais il y a, c'est-à-dire, deux, deux plans. C'est-à-dire qu'il y a deux plans. Et la définition terminologique, c'est C'est le fait d'exclure certaines parties de ce qui était général en employant il la, sauf il la, sauf ou bien euh, l'un de ces semblables donc ça c'est alisithna euh, parmi ces outils de il y a ce qui est ism tel que c'est un ism et tel que aussi siwa et ses variantes ce sont des esmets ce sont des esmets et il y a euh, aussi Uh, illa, qui est un harf, qui est essentiellement un harf, harf un hein, qui est essentiellement un harf. Et on a dit, et siwa et ses variantes sont des asma. Alors que hacha, Wada wa khala, sont tantôt pris euh, comme des chorów, et tantôt pris comme des afal. D'accord? Euh, comme des afal. Très bien. Euh, maintenant, si on prend illa, si on prend le premier, Illa, qui est harf ulbeb, c'est-à-dire c'est à dire cest le harf qui, euh, c'est-à-dire qui est, euh, donc dans ce chapitre, c'est le, le, le harf essentiel dans ce chapitre. Istithna, lorsqu'on pense à listithna, on pense à illa. D'accord? Donc si la parole est complète et affirmative, si la parole, elle est complète et affirmative, al-kalam tam wa mougib. D'accord? Fajajibu nasbu ala listyfna. D'accord? On dit, par exemple, Kama lqawmu illa zaidan. Donc, wujuban. On ne peut pas dire eee, eee, Kama lqawmu illa zaidan. D'accord? Kama lqawmu illa zaidan. D'accord? Akel tu rragi fa illa thuluthahu. Kama lqawmu illa zaidan. Donc, le groupe s'est levé sauf zaid. Hein, sauf Zaid. Akeltur ragifa illa thulutaho. J'ai mangé <coughs> mon pain, euh, ou bien mon sandwich, hein, euh, sauf euh, le 1 tiers. D'accord? Akeltur ragifa illa thulutaho. Donc là, al-mustasna, qui est thulutah, il est mensaub. Obligatoirement, il est mensaub. Tel que Zaid aussi, il est mensaub tout à l'heure. qaamal qaumu illa zaidan et aussi donc un karim on trouve il donc euh, lorsque la parole elle est complète et elle est moujab donc euh, qu'est-ce qui se produit donc un euh, nasb donc il devient obligatoire très bien et si la parole est complète mais elle est niée d'accord <try> d'accord? Donc dans ce cas, euh, il est possible donc voyez ou bien donc de, de donc le euh, ou bien donc de considérer ou d'interpréter dans le sens de istithna On peut interpréter dans ce sens ou dans ce sens. Donc les deux phrases sont correctes, telles que ma al-qamo illa Donc on a pris le, le, le, donc euh, avec l'istithna. Ou bien, "ma qām al-qāmū illa Zaydun". Donc on a pris dans le sens de al-badl, d'accord? "ma qām al-qāmū illa Zaydun" ou "ma qām al-qāmū illa Zaydun", d'accord? Donc et il y a aussi un cas où la vie majoritaire est an nasb hein? Et c'est al istithna al-munqatir, ce qui s'appelle l al-munqatir. Pour l al-munqatir L'avis majoritaire, c'est qu'il faut employer un nasb à Sauf la tribu de Tamim, on le signale. Sauf le, la tribu de Tamim, qui, donc, euh, ne, ne prend pas cet avis. Donc, exemple. Si on dit par exemple, euh, donc, si on donne cet exemple de l'estithna, al al par exemple. Euh, la tribu, donc, euh, s'est déplacée, hein? Sauf, un âne. Un âne, il est resté là-bas. Ou bien, un chien. D'accord? Il la himaran au kelben. al il la himaran. Donc, là, l'avis majoritaire des, des grammairiens et des spécialistes de la langue, c'est qu'ils disent que il faut employer un nasb. Comme ici, il himaran. Hein? Alors que la tribu de Tamim, ils disent, hein, qu'il, qu'il, qu'il est, qu est possible aussi d'employer الابد... البدل البدل داكور اا ici pour qu'on a dit منقطع ça s'appelle المنقطع al-munqati' parce que ce qu'on سافر القوم او على القوم إلا حمارا إلا بعيرا إلا كلبا Ça c'est un isitna, ils disent, oui c'est un isitna, mais c'est un isitna monqate, parce que celui-là n'est pas du genre, du même genre que les humains. Mm -hmm. D'accord Donc ils disent, oui ça c'est un isitna, mais c'est un isitna qui est monqate. C'est-à-dire, ce n'est pas un vrai isitna euh, comme si on a dit, « Safar al-qawm illa euh, illa zaydan »« Safar al-qawm illa zaydan » On a dit, Lorsque le kalam il est tam et il est mougib, il faut employer nasb. Alors que ici, ils disent, combien euh, même c'est un istithna qui est euh, mounkater, il faut employer nasb. Alors que la vie de, de, de, de, de la tribu de Tamim, ils disent, euh, non, on peut aussi employer euh, al-badal dans l istithna al-mounkater. Kaleb i Noumelik, rahimahullah, Sahib al-Fiyya. Wansib man qatar C'est-à-dire Applique le nasb A istisna Wansib man qatar Wansib man qatar Donc il a consigné cela que Selon l'attribut la de tamim On peut aussi employer El euh, badal On peut l'employer dans le sens de el badal Très bien Donc on a vu jusqu'ici Le premier cas avec illa C'est lorsque le kalam il est tam et Euh, et on a dit là c'est euh, obligatoirement on doit employer un os. et on a vu al-kalim mais qui est manfi qui est lié et donc on a dit on peut employer soit al soit al et on a vu euh, et on voit maintenant on prend le cas de la parole qui est incomplète c'est-à-dire le cas où donc al minho euh, n'est pas mentionné hein? Donc, dans ce cas, c'est selon l'awamil. C'est les agents qui vont faire l'action dans, dans, dans, dans le dans la chose qui a été acceptée. C'est les agents de la phrase qui vont, d'autres agents qui vont opérer et non pas... Euh, C'est-à-dire euh, qu'on va appliquer ou bien nasb ou bien... donc euh, Non, on va appliquer selon l'awamil qui est dans la phrase. Exemple... Euh, d'une phrase qui est incomplète, c'est-à-dire où on ne mentionne pas, minhu, où on ne mentionne pas la chose de base, à, à, à, à partir de laquelle on accepte autre chose. Euh, hmm? Donc, cet exemple, vous remarquez que c'est un aime qui n'est pas thème. C'est une parole qui n'est pas complète. C'est une parole incomplète. D'accord? Donc ici, euh, qu'est-ce qui fait l'action sur Zayd qui est exception C'est Al-Ami qui est le verbe. Donc parce qu'on dit dans la langue « qama Ici, on a employé « ma illa »« ma qama illa Parce que si on dit « qama cela ne va pas euh, donner le sens que, ce, que cela concerne Zayd uniquement. Mais lorsqu'on emploie « ma illa » C'est pour dire que c'est sauf lui qui, qui, qui, qui, qui s'est levé. Qu'est-ce que c'est lui seulement qui s'est levé Ma illa zeidun. Et comme Allah wa salli, a employé dans Surat al-Kaf, Ma darabouhou laka illa jadalan. Il n'a donné cet exemple que pour la polémique. Hein? Hein? Rien que pour ça. Hein? Que pour la polémique. Ma illa. Ma darabouhou <coughs> laka illa jadalan. Ils n'ont donné cet exemple que pour la polémique, parce que les associateurs ils sont venus vers le Prophète, ils ont dit est-ce que nos divinités sont meilleures que la divinité que prennent les chrétiens Donc les chrétiens ils divinisent Jésus, qui est donc meilleur, nous ou bien eux Ils ont dit Donc, euh, donc la réponse en Islam, c'est que euh, toute association, hein, donc est considérée comme une association, comme un poly polythéisme, hein, et donc comme un polythéisme. Hein, que vous adorez euh, donc, euh, donc Jésus ou que vous adorez des pierres ou donc des arbres, c'est de l'associationnisme. C'est de l'association, c'est du polythéisme. Donc, vous devenez un polythéiste. C'est-à-dire qu'il meurt sur cet état il est perpétué en enfer. Et les perpétué en enfer. Alors que, on considère, comme cela a été mentionné par Cheikh l'Islam Muhammad Ibn al wahhab on considère que euh, les, euh, les, des anciens étaient en train d'adorer des hommes saints, hein, euh, mais donc ceux qui sont proches de nous, ils sont en train d'adorer de, de, de, parfois des pervers, hein, tels que ceux qui adorent le Badawi hein ceux qui adorent le Bedawi par exemple le Bedawi c'est pas un nom qui était saint qui était pieux c'était plutôt un nom pervers hein bon c'était pas oui le Bedawi le Bedawi il... donc euh, chez euh, Abu Abdel -A al Misri et d'autres ils ont mentionné que c'était un Rafidi Medsous euh, euh, c'est à dire qui était inf... donc euh, un intrus et qui s'est infiltré dans... donc en Egypte c'est pour Euh, transmettre, c pour transmettre le madhab de et donc euh, il avait montré le cheikh que cet homme euh, le, le jour de vendredi qu'est-ce qu'il faisait il, il était en train d'uriner dans la mosquée et il était en train d'uriner il monte sur le toit et il est en train d'uriner sur les prieurs qui doivent assister et les gens donc bien sûr les, les gens ils s'écrient ils disent qu'est-ce que cet homme il est en train de, de, de faire Euh, mais donc euh, ceux hein, donc les gens qui sont des idiots et des stupides Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, dit peut-être que c'est un saint Peut-être que c'est un saint parce que euh, si quelqu'un il fait tel acte hein, Il doit être puni par Allah subhanahu wa ta'ala euh, euh, Mais si Allah le délaisse, ils ont raisonné comme ça et Donc c'est un raisonnement qui est débile hein, Parce que donc on va voir pourquoi Euh, ils ont dit, mais si Allah le délaisse, c'est que c'est un pieu. Ils ont dit donc c'est un pieu, puisque Allah ne, ne le prend pas par un châtiment, donc juste après, c'est un, donc c'est un, un pieu. Donc c'est un raisonnement débile, parce que, euh, La ahad, y'a ni, yani, ala Allah, au Nous Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne dit pas, il doit le punir. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, ibada Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs. Hein, et trouve ses serviteurs s'il ne punit pas juste après quelqu'un qui fait une grande chose mm -hmm. hein, les chikmas mm inya'alamu Allah subhanahu wa s'a'ala les chikmas inya'alamu Allah subhanahu wa ta'ala. très bien donc euh, qu'est-ce qu'on a dit ma illa c'est pour marquer la restriction c'est pour marquer la restriction ma qama illa zaydun ma darabtu illa zaydan D'accord Donc ici, parce qu'on dit Normalement, darabtu zayden Qama zayden Darabtu zayden Ici, lorsqu'on a introduit L'istirna, on a dit Ma illa hein, Ma darabtu illa zayden Wa'aikumsalam wa Rasulullah Ma darabtu illa zayden Et le troisième exemple Ma marartu illa bizeydin Parce qu'à la base On dit ma marartu bizeydin Donc il même l'a donc ce qui a agi, agi ici, c'est l'amil qui est le verbe, c'est qui est la nature du verbe et non pas euh, et non pas Très bien. Et on arrive à reiro et Siwa qui sont des esmer. Qu'est-ce que avait dit l'auteur Donc euh, الحكم فيها، c'est al jrr ou il c'est simple, al jrr ou Donc ce qui vient après grir, donc il va prendre Al-Jar et il ne peut pas prendre autre chose, le jrr ou D'accord? قام القومو غير زيدين. قام غير D'accord? نجح الطلاب سوى D'accord? Donc là, Ham al Khaumuray Rezaiddin, Nezahatullah al Musa Donc euh, le jugement qui s'applique ici, c'est al c'est al concernant euh, ce qui a été accepté. Euh, et finalement, donc Il est permis. Donc de lui de, appliquer Annas et il est permis d'appliquer Al-Jar. D'accord? Exemple, Kham al-Khaumu Zaydin. Donc euh, les gens, ou bien le groupe s'est levé, excepté euh, Zayd, Kharez al-Khaumu le groupe euh, est sorti sauf Amr. D'accord? al le groupe Euh, euh, donc, euh, ils ont commencé leur euh, euh, marche, hein, ils, ils ont commencé leur marche, excepté Bakr. D'accord Ils sont ici considérés comme des haroufs. Donc, Khala Ada bakr ils sont considérés comme des حروف ici. D'accord Et ils sont donc euh, autrement, hein, selon une autre analyse, ils seront euh, considérés comme des af'al. Ka ma al-kaoumu khala <zaydan> Dans ce cas, si on les considère comme un fil, on va appliquer un nasb. <gum> Ka ma al-kaoumu <zaydan> uh, Donc, khala, on dit, c'est un fil maad, maadin, fa ilu hu, muslatir, hu, jooban, otakdiru huwa. D'accord? I <gum kala> zayd mafrulun bihi mansoub. D'accord? Mafrulun <gum kala zaydan> bihi uh, mansoub. D'accord? Donc, et s'ils sont précédés de ma hein, et si par exemple khala ou ada ou haja sont, sont précédés de ma un seul cas s'impose et c'est le cas de Hein, s'ils sont employés avec ma donc un seul cas s'impose et c'est celui de D'accord? De avec euh, ma khala ou ma ada ou, ou ma haja donc on applique an Hein, on applique annasib Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'a huda, summa wa amma ba'd Donc, euh, nous continuons, lors de cette assise encore, avec le matin de Al-Ajrumiya en grammaire euh, de la langue arabe Et donc, on va euh, reprendre une petite synthèse concernant l'isthna, l'exception Euh, puis on va enchaîner avec le Bèb où on s'était arrêté qui est Bèb ou là euh, mais avant cela euh, juste une précision concernant le terme Mubasharatan qu'on avait évoqué la dernière fois la dernière fois on a dit que c'était un Taukid mais lorsque j'ai un peu cherché j'ai trouvé que l'interprétation la plus proche c'est qu'il est un Darf parce qu'il précise ou bien le, le lieu ou bien il précise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 en tant que dar. comme euh, ils ont donné des exemples c'est un exemple que j'ai donné la dernière fois et dar الدرس بعد الصلاه مباشره فورا hein euh, c'est-à-dire on peut le remplacer par fawran fawran il بيان d'accord et donc euh, parce que ce terme n'est pas ancien donc donc euh, n'est pas Euh, c'est à dire comme ça mubasharatan", hein? on a le verbe euh, on a le mubashara, d'accord euh, mais on n'a pas, pas on n'avait pas euh, hein? comme ça c'est un terme qui est forgé nouvellement dans, dans la langue arabe mais il y avait des, des, des, des, des termes anciens c'est à dire qu'ils sont proches de ces sens tels que fawran et tels que euh tous les littowi c'est-à-dire je viens de de de, de venir hadar wussalna c'est-à-dire on vient d'arriver on vient juste d'arriver ou bien donc lorsqu'on dit aussi aqiba hein c'est-à-dire juste après aqiba donc as-salat euh, Laki tu fulani. Awa akiba al Hadith al fulani. Waqa a kada wa kada. Akiba harbi I ulama. matala. Donc, juste après tel événement, les savants, ils ont écrit, ou bien les savants, ils ont clarifié, par exemple. D'accord? Donc, là, ce sont des termes dans l'arabe qui précise le euh, zaman ou bien qui précise le maquin, lorsqu'on dit euh, j'ai prié juste derrière un tel d'accord, donc là ça, ça exprime la proximité spatiale et donc c'est un darf maquin euh, A'lam très bien donc là on va euh, prendre maintenant l'istisna avec euh, une petite synthèse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 semblable extraire بعض افراد donc ça c'est l'exception euh, parmi ces outils de l'exception il y a ce qui est ism tel que ghayru c'est un ism et tel que aussi siwa et ses variantes ce sont des اسماء ce sont des ismes. et il y a euh, aussi illa euh, qui est un harf qui est essentiellement un harf Harfun mahd, qui est essentiellement un harf. Et on a dit, et siwa et ses variantes sont des asma. Alors que hacha, waada, wa khala, sont tantôt pris, euh, pris comme des chorów, et tantôt pris comme des afal. D'accord? Comme des afal. Très bien. Euh, maintenant, si on prend ila, si on prend le premier, ila, qui est harfu lbeb, c'est-à-dire c'est al-harf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 D'accord, on dit par exemple qama al-qaumu illa zaidan. Donc au on ne peut pas dire euh al-qaumu illa zaid, D'accord Qama al-qaumu illa zaidan. D'accord Akaltu ar-rghifa illa sulusahu. Qama al-qaumu illa zaidan, donc uh, le groupe s'est levé, sauf Zaid, sauf Zaid. A kel tur illa thulutaho? J'ai mangé <coughs> mon pain, euh, ou bien mon sandwich, hein, euh, sauf euh, le un tiers. D'accord? to kel illa thulutaho? Donc là, al-mustasna, qui est surusah il est mensau. Obligatoirement, il est mensau. Tel que Zayd aussi, il est mensau tout à l'heure. qaam al-qaumu illa Et aussi donc le quran on trouve Donc euh, lorsque la parole elle est complète et elle est moujab Donc euh, qu'est-ce qui se produit Donc euh, hein, donc il devient obligatoire Très bien Et si la parole est complète mais elle est niée D'accord Jazal badalu <głosy> ala D'accord Donc dans ce cas Il est possible d'employer ou bien Donc de, donc le de, badal Ou bien donc de considérer Ou d'interpréter dans le sens de l'istithna. On peut interpréter dans ce sens ou dans ce sens Donc les deux phrases sont correctes Telles que Ma al qaumu illa Donc on a pris le, le, le, Donc euh, avec l'istithna. Ou bien, ma qaam al-qaoum illa zejdun. Donc, on a pris dans le sens de al badal D'accord? Ma qaam al-qaoum illa zaidun" ou ma qaam al-qaoum illa zaidun", D'accord? Donc, et il y a aussi un cas où la vie majoritaire est en nasb. Hein? Et c'est al al-munkatair. Ce qui s'appelle al-istisna al Pour l'exception al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 sawf anan un anan un il est resté là-bas ou bien un chien d'accord illa himaran ou kalban safara al qawmu himaran donc là la vie majoritaire des des grammairiens et des spécialistes de la langue c'est qu'ils disent qu'il faut employer un nasb comme ici il himaran alors que la tribu de tamim ils disent qu'il qu il, qu il est, qu il est possible aussi d'employer الابد... البدل البدل داكور ici pourquoi on a dit c'est منقطع ça ça s'appelle المنقطع parce que ce qu'on ce qu'on سافر القوم أو ارتحل القوم إلا حمارا إلا بعيرا إلا كلبا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 Euh, lorsque le kalame, Il est tam et il est moujab, il faut employer le nasib. Alors que ici, ils disent, euh, quand bien même c'est un istithna qui est euh, il faut employer le nasib. Alors que l'avis de, de, de, de, de, de la tribu de Samim ils disent, euh, non, on peut aussi employer al-badal euh, dans, dans istithna al قال Qala ibn Malik, الله al-fiyya.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 Hein? Ceux qui adorent le Badawi par exemple, le Badawi c'est pas un nom qui était saint, qui était pieux. C'était plutôt un homme pervers. C'était pas, oui, le Badawi. Le Badawi, donc, euh, c'est euh, Abu Abd al misri et d'autres, ils ont mentionné que c'était un Rafidi, metsouz euh, euh, c'est-à-dire qui était un, euh, donc, euh, un intrus et qui s'est infiltré dans, donc, en Egypte, c'est pour...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 D'accord. Donc ici, parce qu'on dit normalement darabtu Zaydin. Darab darabtu zaiden. Ici, lorsqu'on a introduit les on a dit ma illa ma darabtu illa zaiden. Wa salam Ma darabtu illa zaiden. Et le troisième exemple, ma marartu illa bi zaidin. Parce qu'à la base, on dit ma marabtu bi zaidin donc Ma il a même donc ce qui a agi, agi ici c'est l'amil qui est le verbe est, qui est la nature du verbe et non pas euh, et non pas alistisna très bien et on arrive à Reiro et siwa qui sont des esmer. qu'est ce que avait dit l'auteur donc euh, Al Chukum Fiha c'est Al Jarullah Hair. Comment il a dit, c'est simple, Al-Jar Ulahir, donc ce qui vient après. Donc il va prendre Al-Jar. Et il ne peut pas prendre autre chose. Al Jarulah Rir. D'accord? Am Al Khaumu Reirzeydin. Am Al Khaumu Reirzeydin. D'accord? Najapul la bu siwa al D'accord? Donc là, vous si ou al-muzahawini. Donc euh, le jugement qui s'applique ici, c'est Al-Jar, c'est Al-Khafb, concernant euh, ce qui a été accepté. Euh, et finalement, donc Khala, Waadah, Wahasha, Al-Musasna Baadaha, Yayouzunasbuhu, wa yajuz Jaruhu. D'accord? Il est permis. Donc de lui de, appliquer un nasb et il est permis d'appliquer Al-Jar. D'accord? Exemple, Kham al Khaumu Khale Zaydin. Donc euh, les gens, ou bien le groupe s'est levé, euh, acceptait Zayd. Kharez al-Khaumu Adal Amrin. Le groupe euh, est sorti sauf Amr. D'accord? Intalkal Kaum Hacha Bakrin. Le groupe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 قام القوم خلا زيدا. Dans ce cas, si on les comme un fiel, on va appliquer un قام القوم خلا زيدا. Donc خلا on est un verbe ماض ماض فاعله مستتر وجوبا وتقديره هو. D'accord. زيد مفعول به D'accord. مفعول به D'accord.